Salut tout le monde, bienvenue euh, dans Hors-jeu. Ouais, on est de retour, euh, épisode estival. Euh, je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Godbout. Salut Jerry. Salut Jb, ça va? Ben oui, ça va très bien. Écoute, on a eu un été de fou. Je sais qu'on on a lancé des promesses, on disait ça, hey, on va faire un autre show là, autour du repêchage, le 1er juillet, les agents libres, on va en jaser. Ben non, ben non. <rire> on a toutes les deux déménagé, euh, yes. donc c'était, ça a pas été évident. Des vacances, euh, parce que le repos du guerrier, c'est nécessaire une fois de temps en temps. Mais là, écoute, on a une plainte sur Facebook. Je suis capable de la retrouver. J'aimerais ça trouver le nom de la personne, juste pour la... Il fait faire un shout-out, là. Voilà, saluer la personne qui dit Eh, hey, tu sais pas supposer faire Oui, oui, oui, on était se posé. <rire> on était. On, on était. Mais bon, tu sais, nos déménagements sont faits, là. On pourrait peut-être s'organiser. Ben, c'est là! <rire> ben écoute, pour vrai, j'ai eu euh, trois semaines de vacances. Euh, j'ai eu quatre jours de congé dans ces trois semaines-là. Juste pour donner une idée de comment j'étais occupé. Là. Fait que, euh... Quatre jours de congé, tu veux dire que t'as vraiment rien fait là? Ouais, ben ouais, en fait, genre, sport, ou euh, rien faire, ou relaxer. <rire> c'est nécessaire. Mais là, ben écoute, on a plein, plein, plein de, de, de matériel. On a plein de choses qu'on veut euh, qu'on veut jaser euh, avec vous autres. On va euh, surtout se concentrer euh, sur ce que j'appellerais l'été de Barque-Bergevin. Parce que euh, l'été, il n'y a pas grand match, fait que c'est un, un peu tranquille de ce bord-là. Mais euh, Bergevin, lui, a été euh, très, très occupé. Ah. Je me suis fait une coupe de sujets. De, de, de, de, de, j'ai comme splitté ça en, en, en quelques portions. Et le, le, le premier bout, j'ai goût qu'on jase euh, de euh, Bergevin, ça, ça, ça. Je sais pas si c'est une lubie. Je sais pas si le gars il est maniaque. Je sais pas. Euh, je sais pas si, si ça vient de où le problème. Mais il y a bien trop de défenseurs dans cette équipe-là. Ouais, ben effectivement. Euh, en fait, il y en avait déjà quand même correct beaucoup, puis il euh, y en a comme juste rajouté. Le père, c'est que c'est pas des défenseurs d'impact, dans le sens où on, on s'entend... si aurait signé Cody Frenzen un salaire moindre, j'aurais fait oh, « ok, il y a de la place ». qui est encore disponible. D'ailleurs, oui. moi, je pense que, que, que Bergevin s'est un petit peu peinturé dans le coin, parce que oui, Frenzen a pas connu la fin de saison qui était exposée avec, avec les, les prédateurs, mais bon tard, il y a le size, il y a le physique, il y, y a tout ce qu'il faut, faut juste lui donner une chance. À 2-3 millions euh, pendant que tout le monde euh, passe à côté, peut-être. Mais là, rapidement, il s'est peinturé dans le coin. Euh, Je vais juste nommer les gars qu'on a. ok On a Suban, ça c'est bien correct. On a Markov, Petri, Emeline, Gilbert, Beaulieu, Tinordi et Paterin. Tous ces gars-là ont des contrats garantis Ligue Nationale. Ça veut dire que si t'es vu plus puis en a huit. Si tu ne veux pas avoir un alignement avec euh, juste trois lignes d'attaque, puis tu ne veux pas mettre huit défenseurs d'habillé tu n'as pas le choix d'en renvoyer un dans la ligne américaine. Puis pour ce faire, il faut que tu le passes par le balotage et tu peux le perdre pour absolument rien. Oui, ce qui est un peu... Euh, c'est tout le temps en plat, même si ce n'est pas des, des joueurs qui, qui peuvent avoir là, C'est plus du côté salaire, puisqu'en qu'en passant au balotage, tu gardes une petite partie. ou cas, Ça, c'est des trucs techniques que je m'y connais moyen, là, mais... C'est comme une signature dans le bar, tu. <rire> ben, Moi, ce que je vois euh, actuellement, euh, Patrick a été prolongé. Bon, il a signé une autre année. Donc, euh, son année de contrat pour cette saison-ci était déjà signée. Fait qu'il il y a deux ans de, de, de, de, de contrat, si je ne me trompe pas. Euh, il y a Beaulieu qui est signé aussi pour l'année d'après. Puis il y a euh, il y a uh, et Gilbert, c'est leur dernière année de contrat. Fait que moi, je me dis, pour que la vie soit vraiment belle, là, soit vraiment efficace, puis que le Canadien n'ait pas besoin de perdre quelqu'un pour absolument rien, il faudrait qu'ils réussissent à les transiger, ces deux gars-là, ou un des deux. Mais, moi, si je suis une équipe de la Ligue nationale, j'ai besoin d'un défenseur, m'entendre qu'il passe au balotard, je le sais très bien que le Canadien en a huit. Ouais. Tu sais, quand je dis « peinturer dans le coin », c'est ça, moi. Je vois ça de même. Non, c'est vrai. Je dis... Tant qu'à moins, comment je peux dire, comme euh, Barberio, qui, qui ont signé, là. aussi, qui pas mal, euh... pas mal sûr que lui il a plus de chances de passer au balotage, mais c'est juste plate d'un sens parce que tu vas perdre. T'inwardy, je pense qu'il a plus de chances d'être euh, pris si tu le passes au balotage. Gilbert, ça dépend. Il a quand même eu une pas pire bonne fin de saison, mais. Je ne sais pas. Là, c'est être dans la tête des 29 autres déjà. Il y en a sûrement un là-dedans qui va vouloir, mais là, c'est des questions techniques de salaire. Pis... Puis, c'est de savoir si la personne va, va vraiment tomber dans le panneau, de de faire un échange... Au lieu euh, de, de pogner le gars au balotage. Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que l'équipe allait peut-être 2-3 de trop. Puis qu'elle se dit ben, tant qu'elle est perdre au balotage, ben je vais aller chercher un défenseur. Fait que deux équipes qui perdraient un joueur au balotage, tu ferais une transaction mineure de même pour échanger un problème. Ouais, comme un euh, René Bourque puis Brian, euh, Brian Allen. Brian Allen? Truc Allen? Oui, Allen, ouais. ouais. Mais, euh, fait que tu sais, c'est pas, pas nécessairement évident. Je trouve que. Puis là, moi, je t'en huit qui étaient garantis, mais c'est vrai que Barbario euh, s'ajoute à, à, à ce dossier-là. Puis le gars, ça il, il fait trois ans que qu'il n'a qu pas joué dans la Ligue américaine. Donc, il n'y a aucune raison, à moins qu'il sous-performe, il n'y sous a aucune raison pour laquelle ce gars-là soit pas en avant de Tinoidi dans la hiérarchie. tu sais. Ben J'espère, moi, qu'il va être en avant de Tinoidi. Puis même de Gilbert, là, à la limite, là. Bon. Mais Tino Hardy, moi, euh, je pense qu'on l'avait dit dans les derniers shows de la saison. Euh, j'ai de la misère, je l'échangerais, moi, parce que j'ai l'impression qu'il. C'est comme une montagne russe, hein, ce gars-là. Il, il performe bien dans le camp d'entraînement. Puis hop, après ça, il y a comme une, une drop solide. J'ai le feeling que ce gars-là, c'est un Ligue américaine. C'est sûr que. Je sais pas comment que les autres DG le voient. C'est possible, c'est possible, mais. C'est tellement le size idéal. Là. Tu te dis, si ce gars-là, il peut s'implanter dans la Ligue nationale, il va être efficace. C'est la place où est-ce qu'il va pouvoir maximiser. Parce que c'est pas vrai là, que c'est dans la Ligue américaine que ça va se passer. C'est pas, C'est pas là. là. Où est-ce qu'il va atteindre le maximum de ce qu'il est capable de faire, c'est dans la Ligue nationale. Mais faut il y ait le... faut qu'il y ait le déclic mental pour y arriver. On a souvent parlé, c'est dans la tête que ça se passe pour Tenoide. Parce que les habiletés, le, le, le, le size, le physique, tout est là. Tu sais. C'est dans tête que ça se passe et, écoute, que si tu veux, ça n'a pas de l'air à, à, à cliquer. Puis je pense, moi aussi, qu'un changement d'air, pour lui, serait le mieux. Puis si un changement d'air, c'est pour aller vers le mieux, puis dans le cas de Tenoide, ça veut dire qu'ici, à Montréal, il n'est pas au maximum de sa valeur, puis sa valeur va grimper quand tu vas être ailleurs et que ça va aller mieux. Fait que ça, tu sais, on n'aura pas, pas le maximum de ce qu'on pourrait avoir pour un gars de ce, entre guillemets, calibre-là. Ce qui est un peu décevant, mais... Ça fait partie de la vie. Des fois, des fois c'est une autres qui. Euh, Quelqu'un des joueurs qui. Euh, que le changement d'air va faire du bien. Des fois, c'est ailleurs. Ça fait que c'est la vie. Ah, il y a, y, a y a des exemples partout de ça comme Delwis. Hey, je suis dans bien philosophe. <rire> c'est la vie. Oh. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut faire du bien. Puis dépendamment dans quelle équipe qu il va, tu sais, l'équipe a t besoin besoin de def ou. C'est parce que nous autres, là, ben là, on commence à avoir un surplus de défenseurs. Écoute, on en a mais, neuf. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, je pense qu'il y, y a certains moves. Euh, c'est comme on voyait les signatures de défenseurs genre il y en avait comme trois en quatre jours là, comme qu'est-ce que c'est ça on est tanné d'avoir du def. mais en même temps tu sais il y avait quand même les, les bulldogs il y a certains joueurs qui d'après moi vont se ramasser là sans parce que je pense c'est une petite période avant le début de la saison que tu peux le chiper en bas non sans non passe non t'as pas le choix si si ah c'est ouais? un contrat one way t'as pas le choix c'est peu importe le moment faut il faut qu'il passe au ballon ah, ok mais en tout cas bref d'après moi on va peut-être en perdre là, mais on verra en fait, on, on va en perdre. Moi, je te le dis, là, parce que tu ne peux pas avoir neuf défenseurs d'un alignement. C'est impossible. Neuf, là, ça veut dire que c'est un, un troisième. Ton quatrième trio, il faudrait quasiment que tu sois composé de défenseurs, tu vas habiller tout le monde. Bah. Mais piquer souvent dans l'attaque. Ce... <rire> pas sûr, ça fonctionnerait. Là. Non, moi non plus, je suis pas sûr. <rire> Mais, Mais... Euh, tout ça pour dire que euh, c'est sûr qu'on va en perdre. Mais de quelle façon, c'est là qu'on va voir si Marc Bergevin est encore capable de passer un sapin à une coupe de ses amis DG. Je pense qu'il va y plus venir de ce temps-là. Ah ben c'est sûr. Devant moi, s'il rappelle à Nine, pas mal sûr qu'il va dire non, non, non, on l'a <rire> fini la règle. Ça me tente pas. J'ai déjà fait rire de moi, c'est assez. Euh. As-tu d'autres choses, toi, par rapport aux défenseurs ou on passe à un autre sujet? Euh, non, mais par rapport aux défenseurs, c'était pas mal, on a fait le tour. Oui, puis écoute, je, je, je voyais un article de 25 Stanley, je vais, je vais faire ça, même live, là, je vais le partager, euh, la masse salariale des défenseurs sur l'équipe sur est plus imposante que celle des attaquants. C'est vous dire comment est-ce que le problème est un peu intense, ça, parce que normalement une brigade c'est censé être six gars, puis là on a pas mal plus que ça, puis des attaquants, on a de la misère à avoir à générer de l'attaque. Et on se ramasse avec une attaque qui, euh, qui, est moins gros, euh, euh, qui a une moins grosse valeur, donc qui, qui a moins de talent. C est, c est, normalement, le, le salaire et le talent, c'est proportionnel. Euh, chez le Canadien, c'est assez débalancé. Mm -hmm. D'ailleurs, parlant, euh, parlant d'attaque, euh, on prend on pourrait glisser vers là, à moins que tu aies, aies vraiment d'autres choses. mais Moi, je parlerais euh, justement du manque d'offensive et de la solution miraculeuse, géniale et euh, vraiment possiblement mauvaise <rire> qui pourrait chier dans les mains à Bergevin. Alexander Semine. Ouais. Ben, écoute, je vais te lire ma note parce, ouais, que vas -y, vas -y. parce que je voulais en parler moi aussi, là, puis ma note, c'est Semine deux petits points. 1,1 million pour un an. Why not? Euh, dans le sens que c'est quand même... Tu sais, si tu regardes ces statistiques de dernièrement, là, je vais prendre, mettons, euh, la dernière année avec... Washington, c'est 2011-2012 euh, 54 points en 76 matchs c'est quand même pas pire après ça, 2012-2013 ça c'était l'année dans la le fond qu'il y a eu le lockout qui a été en Caroline 44 points en 44 matchs on s'entend que c'est un point par match Oh oui. oui. en 2013-2014 65 matchs, 42 points respectables, ah, vingtaine oui. de buts ça, ça veut dire, euh, mettons sur 80 matchs entre 50 et 60 points d'une saison c'est ça l'année passée, c'est là que ça se gauche. C'est 57 matchs, 19 points. C'est une saison, là, dans l'eau. C'est une saison. Puis sa meilleure saison, c'était en 2009-2010. 84 points, et là-dessus, t'as 40 buts. Moi, c'est, je, je vais mettre l'emphase sur cette saison-là. J'espère qu'il va être capable de faire un copier, puis coller <rire> dans la prochaine <rire> saison. J'aimerais ça. Euh, encore là, Bon, il y a un facteur. Il jouait euh, avec la Caroline. On s'entend que c'est pas le plus gros club. Non, clairement pas. Fait que ça l'aide, blessure aussi. Ben Mais même lui, en plus, il a eu une blessure au point oh, oui. qui, d'après moi, l'a ralenti beaucoup. Fait, on va voir. Mais -ce que, ce que les gens questionnent, c'est pas le talent, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Et tantôt on parlait de changement d'air, puis des fois ça peut faire du bien, là j'espère que c'est ça qui va arriver et moi ce qui me fait penser que ça va fonctionner c'est le fait que c'est rien qu'un an de contrat il peut pas s'asseoir dessus et à 1.1 million là, on s'entend dessus que c'est sa dernière chance là. ouais c'est pas 1.1 million aujourd'hui ça fait pas mal sur la masse salariale là. fait que un, un potable 20 buts peut-être à 1.1 million ça c'est sans compter les passes encore là Bah, en même temps, je vais te faire une comparaison. Qui tu prends entre Sémune et Parento euh... la, la réponse était censée être plus facile que ouais, ça. mais parce que les, les deux, c'est paresseux comme ça se peut pas, mais en même temps, tu dis euh, ben Parento, il était déjà à Montréal, puis il a paresseux. L'autre, on le sait pas s'il va paresseux à Montréal. Donc, pour ouais. le guess, c'est mettre. Puis, il est ami avec Markov. Fait que, tu sais, Markov, c'est quand même un gars qui a une bonne de travail. Je sais lui... pas s'il est ami avec Markov. Les deux sont russes. Ils vont pouvoir ouais. se parler dans leur langue. C'est pis... des amis russes, pareil. <rire> c'est... Non, mais probablement que ça, ça va jouer quand même. Le gars, tu sais, ils ont... Ils vont sûrement avoir une certaine complicité. Ils, ils vont sûrement déjà jouer euh, ouais, à l'international et à la fin de même. Il y a des joueurs qui sont contents de le voir, comme Galchenyuk qui, carrément, le dit, je veux jouer avec que En partant, euh, c'est quand même cool. Moi, être Sennin, je me sentirais apprécié. T'sais, à date, tous les joueurs ont l'air d'aimer la venue du joueur. C'est clairement... Euh, Il va faire partie du top 6 en partant. La seule affaire que j'aime pas, et euh, puis ça, je l'ai entendu partout, c'est vrai... Est-ce qu'il va fiter avec euh, Terrien? Ça, c'est peut-être la plus grosse interrogation. Est-ce qu'il va être patient avec? Euh, Est-ce qu'il va le mettre dans le top 6 comme 10 matchs, ça fera rien. Après ça, il va le descendre sur le 4, il va le bouger sur le 3, il va le monter sur le 2. Tu sais, ça, ça, ça c'est des affaires que j'espère que ça arrivera pas. Laisse-y le temps de s'acclimater. De... Des, euh, <rire> <par exemple. rire> des affaires qui sont communes avec Terrien, par exemple. C'est ah quoi? C'est des de, de, affaires qui sont communes avec Terrien, par exemple. Tu toucher tout le monde tout le temps, là? C'est pour ça que j'aime pas ça, tu Moi Moi personnellement, je le placerais sa deuxième ligne, tu... ben, première, deuxième, là, parce que ça dépend. Là. Je te dirais que nos deux premiers trios s'interchangent pas mal. Là. Mais je serais de quoi comme Galchenuk au centre, parce que oui, je mettrais Galchenyuk au centre, même si on a 18 centres. Euh. On a quasiment de... autant de centres que de défenseurs. Quasiment. Euh... Mais défense en avant, mais centre en arrière, tu vas t'es cœur, <rire> ta barouette hein <rire> tu peux ouais, tu peux quasiment faire un intercha interchange ça. Mais euh, moi, je mettrais Galchenyuk au centre. Euh, là, c'est parce que le, le trouble que tu c'est que tu as, as Darné D'Arnais. D'Arnais. Le, le, le préféré à J.S. Oui. Euh, <rire> tu as Plecanek qui, à Montréal, c'était tes deux le premier centre. On s'entend. Mais là, tu as Gatchenia aussi qu'il faudrait que tu mettes. Là, là Mané il va falloir le former, lui-là. Là, parce que... Écoute, Plekanec, c'est sa dernière année de contrat. Darnay, il en reste un autre après, là, mais euh, tu sais, éventuellement, là, il va falloir y penser. Ben, moi, Darnay, je le mettrais à l'aile. Il est quand même bien fait. Ça va faire c'est si qu'il est petit pour jouer à l'aile. Euh, Plekanec, comme tu l'as répété maintes et maintes fois dans tous les épisodes, c'est, on pourrait le mettre troisième centre. Ça va faire c'est si qu'il n'y a pas le contrat d'un joueur de troisième centre. Exactement. Mais il y a les, les tâches d'un troisième centre. En tout cas, c'est spécial. T'sais, le gars il va être quand même être capable de te faire. Il a fait 60 points l'année passée de quoi dans le genre. T'sais, même si tu mets sur le troisième, pas mal sûr qu'il va être capable de se faire une quarantaine, cinquantaine de points. À la limite, tu le changes pendant l'année. Tu... Écoute, il y a clairement un club à, Mo à Montréal, mais dans la Ligue nationale que... qui a besoin d'un centre défensif comme Plécanet. ouais Oui, mais le, le, le problème, c'est. Comme j'ai déjà dit, euh, c'est que le Canadien a besoin d'un premier centre de gros gabarit. Qui qui va échanger un premier centre de gros gabarit contre un centre Ah ben non, on parle seulement à On s'entend, mettons, mettons que tu es Galchenyuk. Mettons que tu as Galchenyuk ton premier centre, ok? parce qu'on parle de, de l'avenir. Faut que tu le formes, tu le mets sur le premier centre. Après ça, tu as des harnais qui peuvent dépanner sur un deuxième c'est échange Plekkanen le Plekkanen qui est plus là, il est plus dans l'équipe. Fait que dans le fond, tu viserais d'échanger Plekanec contre un deuxième centre en espérant que Gashnok pogne le, le, le, le, le flambeau comme premier centre. Ben moi je suis sûr qu'il va le pogner parce que si tu regardes ça là, ses statistiques ne font que monter. Première oh, année, oui. 27 points en 48 matchs. Après ça tu as eu 31 points en 65 matchs. Puis tu as 46 points en 80 matchs. En plus il, il est plus 8 20 buts, tu sais, je veux dire, on s'entend, l'année prochaine, ça va être quoi? 54 points, 60. Tant qu'à moi, je l'avais dit dans les chaude, justement, il y a eu des flashs, là, avec Patchardy, Il pourrait en avoir d'autres, il faut qu'il s'acclimate aussi, tu sais. Moi, je, premier trio, je serais de suite en partant. Getchunk au centre, Patchardy à gauche, puis tu mets Semin à droite, en partant. Mais allez, c'est premier trio, trio on va aller te chercher, on veut, on veut que tu nous prouves que tu es capable de jouer. Moi, je ne mettrais pas Semin là mais euh... ben même ou Gallagher on s'entend non mais même pas même pas je mettrais Kaysian ah, je lui, lui, lui s'il dit ah ouais en avant du net puis là, là il va il va avoir Kaysian le gros tas en avant du net puis patcherity va viser les trous les 5-0 -oh, avec son snipe puis uh, Gashenek va faire des passes à, à patcherity puis là tic tac -tou. laisse moi le soir C'est cœur, hein, le c'est ça sa job là. C est, c est... ce qu'on voulait que la tendresse fasse tout le long de sa carrière. Lui c'est aussi ça là. Ben, right Cashin... away tout de net là. Cashin devrait jouer comme Gallagher en fait. Ben exact. Pas compliqué. Moi je regarderais Gallagher jouer, moi ah, mon faire pareil. Mon faire la, la même affaire parce que il rien faut qu'il dise, fait un copier-coller. <rire> <rire> ouais, copier-colle. Euh, non, mais j'avoue mais en même temps, il hey, hey, y a de la place au centre si t'enlèves Plekanic T'as Eller qui peut faire la job défensive, pis t'as Mitchell qui est clairement notre centre de quatrième trio. Ce gars-là bougera pas de là euh, pour un méchant en bout. Puis c'est correct parce qu'il fait la job d'un quatrième trio. Fait que tu sais, si t'enlèves les canettes, que t'essaies d'aller chercher un deuxième centre, pis t'es capable de te débarrasser de Dernais qu'on peu importe. T'as quand même quatre bons centres. La seule affaire, c'est comme t'as dit, c'est le point d'interrogation. Il va-tu être capable de suivre euh, la cadence d'un premier centre, Gad Moi je pense que oui, parce que j'ai confiance en gadchenia. Surtout qu'il viennent de signer un bridge contract. Ah, il va vouloir se prouver pour avoir le. Il, il veut il veut un petit peu à la soubaine faire. Ben pas mal paraître, là, mais faire payer l'équipe pour ne pas y avoir fait confiance tout de suite en partant. Non, mais c'est ça. Puis moi, là, ben, ben, correct, ouais, là, je C'est correct, là. J'approuve ça à problème C'est vois le mérite, là. J'ai pas de trouble. C'est parfait à 100%. C'est sûr que. Je trouve ça drôle quand il te dit Ah, c'est sûr que je voulais Non, c'est clair que tu voulais pas ça. Mais non. Sinon, euh, ça aurait signé tout de suite Day One. Et voilà. Euh, mais euh, la seule affaire, c'est que ça va faire un peu comme Souban. Moi, je suis certain que ça va faire comme Souban. Le seul défaut là-dedans, c'est qu'on va le signer 5 millions parce qu'il va avoir fait une saison genre de 90 points. Euh, bon, ça m'étonnerait, Je suis fabule, comme d'habitude. Vous êtes habitués. Mais euh, <rire> on s'entend. J'ai peur que c'est ça que ça fasse. Mais je pense que euh, Gatchinek a un un facile un potentiel de 70 points si c'est pas plus imagine si les deux peuvent bien marcher euh, Galchenia et Patcher ensemble ah non regarde on aurait euh, on aurait de l'élite de premier trio c'est sûr là. ça serait solide Pis, écoute, si, si Gallagher peut faire encore la job Cashin moi j'aime beaucoup euh, j'aimerais ça tester ça ça, ça, serait, ça serait vraiment cool à voir euh, mais encore là tu sais lui tout c'est un gros point d'interrogation mais encore là il est jeune le, le, je pense qu'il a genre 24 ans on s'entend je dis il a encore le temps de maturer ouais. de, de, de changer sa game puis euh, un changement d'air peut juste faire du bien lui aussi tu sais. écoute euh, comme je te dis mon exemple c'est Delwis depuis qu'il est arrivé à Montréal c'est un fan favorite puis il... bon il a fait confiance aussi pis... ben oui c'est ça puis regarde le gars même si c'est sur le premier trio on s'entend que c'est clairement pas un joueur de premier trio il Alors, faisait un ça. job 100%. C'est une belle patch. <rire> c'est sûr. C'est une belle patch brodée. Brodé. je suis en train de regarder ça un petit peu je me fais des trios dans ma tête je parlais de Paturity, Galchenok Kaysian. C'est une première ligne, deuxième ligne. Tu sais Semine c'est l'attitude c'est tout ce qu'on tout le temps ça qu'on se dit, ça prend tu faut le motiver, le motiver. Moi je le mettrais avec Plekanec au centre puis Gallagher à droite. Donc Semin à gauche, je le décale de l'autre bord cest quoi qui fait du sens à ton avis? Ben, c'est sûr que c'est un allié. Je pense qu'il est plus à l'aise de jouer à droite parce qu'il a pas mal tout le temps joué à droite. Ben euh, tu changes jamais Gallagher à ben gauche, ouais, Ben ouais, à limite parce que Gallagher, je suis pas mal sûr que tu le mènes un pour douce et la glace vont faire la même affaire. Exact. Mais euh. Mais non mais pour le vrai. moi. Moi, c'est cet impact-là. Moi, je veux que le gars, euh, le cœur de, de, de Gallagher euh, déteigne sur ses mines. Je l'ai vu sur le même trio. Ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, pour vrai. Euh, c'est ouais, une très bonne en même temps c'est parce que mettons que tu mets Heller t'as parlé de mettre Heller à, à l'aile ça j'aime un peu moins ben j'ai pas parlé d'Heller encore là ah ok ah, t'as dit Gallagher j'ai compris Heller non c'est peut... Gallagher ouais ça ça ressemble ah oui il deux ont un dedans <rire> euh, ouais ok <rire> mais encore là je sais pas Moi, c'est parce que moi, je le vois juste pas à Montréal. Fait qu'on dirait dire que ça me fuck tous les trios. Ok. Oui. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on l'a encore. Fait que... Ouais, effectivement. Moi aussi, j'ai hâte qu'il sac son cas, là. Mais il est encore là. C'est sûr que le top 6, ça pourrait être très bien. Euh, parce que t'as des gros gars. Là, on est vraiment plus gros qu'on l'était avant, Si t'en regardes ça, Cashin, Galchenyuk, Patch à première ligne, c'est du 6 pieds en montant. Oh ouais, non, c'est ça. C est, c est, on Pas des stroumpfs, là. Tu sais, on parlait justement des stroumpfs dans le temps avec Kamaluri, Giunta, Gomez. Euh, là, c'est plus la même chose, hein. Même Semin, c'est un gros gars. Il y a juste Gallagher, qui est petit, mais qui joue comme un gros. Fait que ça s'équivaut. C'est la même chose. Euh, non, pour vrai, j'aime ai, ça. Mais moi, c'est, j'ai hâte de voir la def, là. Parce qu'on parle d'attaque, là. Ouais, ouais, ouais, mais ça, il euh, y, y a beaucoup de monde. Faut falloir que ça, ça, ça se force pour, pour être pour jouer parce que sinon ça va se faire, ça va se faire tasser. Parce que maintenant, on regarde la DEF, On s'entend que le premier, euh, premier duo, c'est assez clair. Hein? Je veux dire, c'est Subban, Markov-Petri, mettons. Euh, après ça. Un big tree, là, ça c'est. Moi je pense ça. que ces gars-là, là, il va en avoir un qui va embarquer, l'autre va embarquer, il va... Ça, ça va faire une rotation en trois, puis il va y avoir un, un quatrième larron qui va joindre à ça une fois de temps en temps. C'est ça. En euh... espérant que ce soit Beaulieu et non pas le chaton. Bon encore là, si, si le chaton peut faire la job euh, on, <rire> Non mais parle... je préfère que ce soit Beaulieu qui grimpe comme quatrième défenseur que de conserver Gilbert comme quatrième. On s'entend-tu là-dessus? Je préfère que Beaulieu rise que de voir Stany, euh, que de le voir se en arrière de, de, de Gilbert. C'est sûr, mais tu sais, moi, mon top 4, ça serait Subban, Markov, Beaulieu, Petri. C'est ce que je verrais en partant. Tu as Emeline avec Gilbert. T'sais, on s'entend que tu es obligé de mettre ça en partant, sans avoir l'évaluation complète des autres joueurs. Après ça, tu Tinordi. Qui, euh, comme GS l'a dit aussi dans le dernier show, c'est plat, mais il y a une place dans les sets premiers. Euh... <rire> c'est vrai que c'est plat. Encore là, là, t'as Patterin qui, j'espère, va venir mêler les cartes. Parce que j'ai beaucoup aimé. Puis je pense que toi aussi, tu avais beaucoup aimé sa performance en Syrie. Ah, moi, je, je l'ai adoré. Physique, Arnieux. Euh, go ahead. Moi, je, je, je suis vraiment content là, de son développement. Plus. Euh, plus je je pensais vous dire subtil, mais moins sur le radar, tu sais. On ne l'attend pas sans s'en venir, tu sais, mais il arrive tranquillement. Il fait, il fait, il fait son petit développement, il s'en vient. Je suis vraiment heureux là. Ouais, ben, ça, il fait la job, puis euh, j'espère que les camps d'entraînement va y faire monter une marche par dessus Tinordi, euh, parce que je pense que Tinordi il en avance encore dessus, juste à cause du physique. C'est vraiment juste le physique qui fait un changement pour le moment. Mais si Tinordi rentre avec une tight, parce que là, euh, Ouais, c'était lui. La saison est loin, je m'en je m'en souviens pas. C'est lui qui se battait genre à chaque match. Là. Mm -hmm. puis ça, c'est très très moyen. Ouais, oui. Parce que euh... c'est blessé de même, là. Ouais, dans la Ligue américaine. Ouais. Bon, écoute, je continue mes trios, ok? Là, j'ai ouais. mon top 6. Mon, euh, mon bottom 6, on est, on est pas ni en mettant L, c'est le troisième trio. Euh, Desarnais je trouve ça plus compliqué euh, à l'aile défensivement donc c'est un, un troisième trio donc je le garderai au centre. Je mettrais Eller à gauche, Dharnais au centre et Wiz à droite. Et après ça je mets Delarose à gauche, je suis le quatrième, Mitchell au centre et DSP à droite. On a de la vitesse, on a du grit, on a, on a tout ce qu'il faut. C'est peut-être pas élite, c'est peut-être pas euh, du calibre de d'autres équipes, là, mais il me semble que ça, ça fait du sens pareil. Oui, c'est c'est une bonne formation comme tu dis pas élite, mais tu fais ce que tu. <rire> ouais, exactement. Mais moi en fait, de la rose, euh, il était quand même pas pire défensif. Euh, c est, c est, moi je trouve que c'est un peu le même moule que Eller, là. ça se ressemble pas mal. Euh, Mitchell, c est, c est, je que c'est correct, c'est super, c'est. Ben Mitchell ou Flynn, c'est comme tu veux. Moi, j'aime je, je... mieux Mitchell. Ah. Mais. mais DSP, moi c'est lui que j'aimerais voir. Euh risé, comme tu dis souvent. Ouais, il est censé être meilleur que ça. Moi, je, mais, je le mets à la quatrième, puis euh, c'est borderline euh, dans les C'est plate, là, mais c'est ce qu'il nous a démontré jusqu'à date. C'est à lui, là, à se forcer. Oui, qui qu'il qui joue comme qu'il a joué dans le premier round est l'année passée. Les premiers matchs, là, il frappait tout. Il, il était partout, puis moi, c'était merveilleux. La seule Et fois qu'il faisait pas, c'était scoré mais... C'est ça, il n'a pas été capable de nous présenter de, de, de, de l'attaque comme il est supposé. Bon, ben il tirait, il payait des poteaux. Mais et pas dedans. Tu sais. C'est passé. C'est passé. Fait que c'est mine euh, de... Bonne acquisition, si je comprends bien. Là. Euh, moi, moi, je, moi, je suis satisfait. Petit euh, risque. T'es pas monoté. Le racheter. Ben, tu, tu rachètes pas ça. Là. Tu sais, 1.1, on s'entend. ça ça masse, rien aujourd'hui. Pis euh, O.P., s'il fait bien, ben, il va être reconnaissant. Euh, il va vouloir revenir, peut-être, euh, ou partir, puis coûter cher à une autre équipe. Puis euh, nous autres, ben, on aura bénéficié de ce rebond-là pour euh, générer des points puis aller chercher des victoires. Puis si ça marche pas, ben bye bye. Merci bonsoir Puis euh, go to the KHL, mon bonhomme. là. Ouais, parce que 1.1, c'est pas euh, c'est pas grave si ça se retrouve sur le quatrième ou dans les estrades. Non, non, c'est ça. À 3 millions, ça fait un petit peu plus mal. Si tu l'avais signé à 5, là, ça aurait été dégueulasse. C'est tu sais? <rire> ça qui. Non, c'est je pense, je pense que c'est un c'est un très bon guess de l'argent. T'avais-tu un petit sujet, sujet pour nous autres, euh, Jerry? Euh, ben, on peut sortir du Canadien. Ah, ah, ah, attends, ah, attends. Je, vous, tu je, veux laisser je... encager. Oui, je parce que je, je voulais qu'on se concentre un petit peu sur le contrat de tu euh, T'en penses quoi? T'es-tu content de, de comment est-ce que ça s'est euh, déroulé? Moi, c'est le contrat, je suis content. OK, deux ans, c'est parfait. Euh, le, le, le salaire aussi, 2,5 la première année, puis 3,1 la deuxième, c'est parfait. Tu sais, il va euh, qui se prouve, puis il, il méritera un plus gros contrat par après. Puis s'il fait mentir Bergevin, euh, puis qu'il explose, puis qu'il mérite euh, euh, 6-7 millions le, le prochain, ben tant mieux pour lui moi je vais être bien content il n'y a, a pas de trouble là-dessus moi c'est comment se sont déroulées les négociations qui m'inquiète. c'était tumultueux hein? ouais Bergevin il dit ah, je suis allé à la pêche quand il y a eu une pause des négociations. était-ce vrai je ne sais pas mais je trouve ça drôle comment ça s'est déroulé par médias interposés Galchenok a changé d'agent parce qu'il y en avait deux. Euh, il y avait Larionov, l'ancien euh, euh, des, euh, des, des, des Red Wings, tu sais, l'ancienne vedette de la Ligue nationale euh, qui était un de ses agents. Le congédié. Après ça, il s'est allé avec, avec Brisson. Galchenok, euh, y a-t-il un petit côté de caractère qu'on n'a pas remarqué? Je sais pas. Je sais que la rumeur disait que son père s'en euh, mêlait trop ou de quoi dans le genre, mais tu sais, ça c'est spécial, mais en même temps, je veux dire, c'est son père. Là, ah oui. Il peut bien, genre, juste faire, regarde, fais attention. Le importe. gars connaît son hockey un petit peu, là. Quand même. Tu sais, Brisson, c'est un bon agent. Tu sais, on s'entend qu'il représente je sais pas au main joueurs dans l'International, mais c'est pas un plus que deux. fait que <rire> Ça te prend plus que les doigts d'une main, mettons. Ouais, c'est ça. Euh, tu sais. Ben. Moi je trouve ça. Je trouve ça bizarre, je trouve ça spécial. Je pense que c'est plus. Ça bloquait parce que lui, il voulait probablement. Lui, je, je suis pas un sûr qu'il se comparait à Gallagher côté euh, contrat. Il voulait probablement la même chose que Gallagher. Ou proche, là. J't'avouerai que. J't'avouerai que euh, je peux comprendre qu'il se compare. Ben, sont si rentrés les deux dans la même année. Euh, c'est quand même. Tu sais, statistiquement, euh, c'est pas si loin que ça l'un de l'autre. Il y a peut-être euh, ce que ce que Bergevin a, a, a lancé comme message là, si, si je comprends bien là, entre les lignes là, ce, que, ce, que, ce que ça dit cette histoire là, là c'est que le talent c'est une chose pour Bergevin. C'est c'est belle fun d'en avoir, mais de donner, de se donner, d'avoir du cœur, ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut la confiance de Bergevin. Ouais. Je pense que c'est ça la différence entre Gallagher et Galchenyuk. C'est une question d'implication c'est une question de cœur. On a fait confiance à Gallagher d'avance pour plusieurs années parce qu'on sait qu'il a à cœur la situation du Canadien et qu'il se défonce à chacune des présences. Si Galchenyuk avait démontré la même affaire, il aurait probablement eu son contrat du tout en partant. Ça aurait été moins long. Ben oui, ça aurait été moins long. Puis ce que j'aime de ça, c'est que les autres joueurs dans l'organigramme, et c'est Boy, premier choix, troisième overround, le gars, il a quand même un contrat de transition. Je pense qu'on va se forcer. Je pense qu'il n'y aura pas de passe-droit. » Ça, c'est un bon message qu'on envoie à l'organisation. Là où est-ce que moi, j'ai peur, et c'est pour ça que je te parle des négociations aujourd'hui, ça a-tu brisé quelque chose dans la relation entre le Canadien et Galchenok? Parce qu'on s'entend, là. Là, il était RFA. Il était « Restricted Free Agent ». Il ne pouvait pas aller ailleurs. À moins qu'une autre équipe décide de venir le voler, là, entre guillemets, en faisant une offre hostile, euh, il ne pouvait pas partir. Est-ce que lors de sa prochaine négociation, quand il sera agent libre, qu'il qu aura le loisir d'aller où il veut, ce qu'il veut, est-ce qu'il va vouloir rester à Montréal? Est-ce que ça a brisé quelque chose entre le Canadien et le clan Galchenok? Je penserais pas. Euh, L'exemple qu'on peut te donner, parce que ça ressemble beaucoup, c'est Souban. Je, je pense pas que ça allait briser de quoi? C'est sûr que ça peut peut-être faire chier le joueur. C'est comprenable, je veux dire, c'est normal. Tu veux signer un contrat à long terme, mais en même temps, regarde Suban. Lui, là, Gatchenek, de se dire « Hey, Souban il a signé deux ans à Lucie, puis regarde ça, il était égal à chercher un 9 millions parce qu'il a performé. Tu sais. » Ah, faut qu'il prenne ça comme motivation, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis en même temps, Check Souban, ça, le, le, les médias n'arrêtaient pas d'en parler. Genre, hey, est-ce que ça va changer de quoi dans la relation? Je pense pas. Je pense qu'ils sont quand même assez professionnels. Euh, Gachinuk a quand même des exemples en autour de lui de, de professionnalisme. Fait qu'à moins sont qu soit vraiment caves, ça m'étonnerait. Surtout que, bon, là, il est conseillé par Brisson. Euh, fait que déjà là, je pense que ça va aider dans son, euh, dans son développement hors glace. Euh, les vétérans de l'équipe moi là, c'est pas, pas compliqué. Souban, euh, je pense qu'il aime les jeunes de l'équipe, il aime les accueillir, il, il agit en capitaine. On revient encore sur Souban oui, Moi, c'est mon capitaine là. Je... <rire> ben moi aussi, pour vrai. Euh, tu sais, j'aime l'implication, ok. Puis je pense que justement Souban va être genre, ah, regarde, fais-toi en pas. J'ai fait la même chose que toi, j'ai signé un deux ans. Ça m'a fait chier au début, mais regarde où je suis rendu. Puis crème, il a un os son chandail, c'est un des préférés de la foule. Euh, il a signé un contrat à long terme par après. Payé que, ben en Ben C'est ça, ça l'affaire. Il n'y a pas à s'en faire, puis je pense pas que ça a brisé de quoi dans la relation. L'argent va venir, ça c'est sûr. L'argent va venir, ça ne sera peut-être pas 9 millions par année, mais tu sais même s'il serait à 5-6 millions par année, ça va déjà être bon. Euh... Non, je pense pas que ça ait brisé de quoi sérieusement dans la relation entre le, le, la, la direction Pigalle-Chagnac. C'est juste un regarde ça... T'as des bonnes saisons, on veut juste voir si ça va encore bien puis c'est juste normal aussi tu sais je veux dire le, le joueur il est pas capable, il sait que la direction a euh, une quarantaine de joueurs à, à gérer puis tout puis tu sais c'est une compétition à l'interne puis il y a quand même un bon contrat pareil puis c'est comparable là, si tu regardais je pense euh, c'était Mikos Banajard un contrat très très similaire ils ont comparé avec d'autres joueurs aussi qui euh, les statistiques puis l'année en tout cas toutes les les, les, les similarités là. ouais pis, les, les, les kids là, de, de, de cette même tranche d'âge euh, puis de calibre puis tu sais il y avait un bon contrat, tu es dans la moyenne mais il y avait des stats supérieures c'est ça fait que c'est Benjamin a bien négocié puis Gattilien je pense qu'il peut juste se retirer du bon nature parce que justement euh, c'est à lui de, de faire plus puis signer, le, écoute, le, signer le, le big contract là, en, en même temps euh, Tu sais, Bergevin s'est fait pincer avec Souban. Là, il est rendu avec un défenseur qui aurait pu normalement. Son si recul là, quand euh, il a signé son, son bridge, là, probablement qu'il aurait accepté un contrat de 4 millions pour euh, 6 ans, tu sais, par année, là, mais 6-7 ans. Puis il aurait été un défenseur au Norris avec 4 millions de dollars seulement d'investi de, de, dessus. Tu sais, à la Duncan Keith, là, qui a un super bon contrat puis que, qui est un, un joueur élite, ça permet à ton équipe de, de, de, de pouvoir enflouer ailleurs. Si tu ouvres d'argent c'est un contrat, je pense aussi à, à sais, qui est à 4,5 millions sur le plafond. C'est un aubaine pour un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est une aubaine parce qu'on le signale, long terme tôt, puis euh, plus ça va, plus le plafond augmente, tranquillement, mais ça augmente. Donc, tes salaires de dans le temps ben, finissent par prendre moins d'espace, moins de pourcentage sur le plafond salarial d'année en année. Est-ce que de signer Galchenok pour 6-7 ans à probablement 4.55, n'aurait-il pas été mieux que de le signer 2 ans, puis après ça de devoir le signer peut-être à 6, peut-être à 7? Je ne sais pas, on, on extrapole, on le saura éventuellement... Euh, L'avenir va nous le dire, là. mais c'est un pari, c'est un guest que tu prends puis tu peux te brûler là. C'est sûr, mais en même temps, imagine que tu le signes 7 ans ou 6 ans, peu importe. Pis tu lui donnes un 4, 4, 5 millions, 6 millions. puis qu'après ça, mettons, il, ouais, il fait rien, il fait rien possible. ou bien qu'il ah, ouais. se blesse. Le meilleur exemple, c'est Di Pietro, hein. Je sais que c'est un goaler, là, mais il a joué combien d'années? Je pense qu'il avait un contrat de 15 ans, en tout cas dans le genre. Ouais, ouais, ouais. Il n'a même pas joué une saison complète en genre 6 ans. Là. On s'entend que c'est n'importe quoi. C'est. C'est des. Comme tu dis, oui, c'est un risque. Mais à l'avoir fait. Encore même, je veux dire, souban, c'est un risque pareil de l'avoir signé à long terme. Là. Il peut se blesser. Non, il oui. peut. Ah ouais. Je pense ça. pas parce que l'air d'être fait comme un, une roche, là, mais. Tu sais, le, le c'est c'est tellement, c est, c est du gamble totalement. Là. Tu peux tellement pas être sûr à 100%, puis c'est tellement facile d'en parler plus tard. Le meilleur exemple, c'est le repêchage. Je veux dire, euh, tu peux tellement, genre, « Ouais, on aurait tellement dû prendre. » Oui, mais pendant le temps, tu le savais pas. La même chose pour Galchenyuk. Tu le signes deux ans. Il va peut-être performer, faire les saisons de foot. Tu vas le signer comme un, un malade. « Ouais, on aurait dû le signer. » Même chose que Souban, tu sais. C'est dur à dire, pour vrai. Pis, Alors, ce n'est pas évident, ça c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va être correct. <rire> ouais. Hey, euh, autre sujet, tu, tu voulais y aller en dehors du Canadien de Montréal? Ouais mais en fait, moi je voulais y aller avec... Euh, c'est une question très simple. Quelle équipe s'est le plus améliorée cet été? Les Oilers d'Edmonton, pour la simple et bonne raison qu'ils ont repêché euh, le meilleur joueur disponible au draft depuis Mario Lemieux. Bon, okay, Réponse facile, mais... C'est mon choix aussi, mais... <rire> <rire> ben c'est sûr que on, on, va, on va checker tous les points faciles pour les Oilers c'était bon Mike David qui euh, on s'entend et première petit. game moi ça m'a fait capoter là puis le monde le partageait énormément première game contre les espoirs euh, de l'équipe des, des des Oilers on s'entend c'est peut-être pas la meilleure banque d'espoir au monde là, euh, mais il a quand même marqué 5 buts dans, dans la première game là. le gars il, il est clairement pas de calibre par rapport aux autres il, il est clairement trop fort là. Ah, c'est clairement un premier trio en partant c'est le nouveau phénomène euh, Crosby de cette année je vous dis, j ai, j ai, moi j'ai hâte de le voir évoluer je pense que je vais regarder beaucoup plus les, euh, les Oilers encore là j'ai dit ça vous, là, une Coupe d'Année. <rire> <rire> <rire> à chaque premier choix de rôle je dis ah, eux autres là, ils vont aller bien mais j'arrêtais pas de dire aussi dans deux ans ils vont être bons Non, non je pense que les Oilers cette année vont probablement euh, créer des flamèches moi, je pense qu'ils font les, les, les, les, les... font les séries cette année Ben, j'espère. Puis il euh, n'y a pas juste McDavid aussi, là. C'est. Il y, y a eu de l'ajout de vétérans qui étaient nécessaires, je crois, aussi, pour encadrer les jeunes. Euh... C'est pas des. C'est pas des Tu aspects... sais, c'est pas des vétérans super bons ou des trucs comme ça. C'est des vétérans qui vont être là, justement, pour dicter euh, le tempo. Euh... En dehors de la glace, autant c'est la glace. Aider les jeunes, les calmer, les ralentir, dans le sens ce type pas jouer au Tight Fol ou peu importe. Euh, sais, des défenseurs aussi qui ont acheté. C'est pas comme je dis pas la coche, mais Sekera. Je me souviens que c'était un défenseur qu'on voulait à Montréal dans le temps où ce était. Ouais, pour, on, on en avait parlé là. Ouais. On en a parlé une coupe de fois. Euh, ça peut être un bon atout pour l'équipe. Grayba, c'est pas un gros joueur non plus, mais il est physique. Il peut être capable de faire la job. Fait que c'est très très bien. Puis ils ont été aussi chercher un goaler, uh, Cam Talbot. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être un point d'interrogation aussi. Euh, parce que Cantalbot, quand Lundqvist s'est blessé, a fait la job merveilleusement avec les Rangers. Ce qui probablement a poussé l'équipe à aller le chercher. Là, il est clair qu'il y a le numéro 1. Il y a Screvens aussi là, qui est là, mais ouais, ouais. Mais, mettons. Là. On s'entend. Ouais. Euh, Je pense que L'équipe s'est solidifiée autant gardien, défenseur, à l'attaque, ça c'est juste avec McDavid, en partant tu t'es amélioré, tu avais déjà des bons, des bons joueurs dans l'équipe, tu as Eberle, euh, Hall, tu as Yakupov qui peut peut-être encore être bon, même si euh, je serais moyen ce joueur, <rire> euh, Tu sais, tu as Benoît Pouliot, regarde. Juste Benoît Pouliot. Ah, euh, Embarque-moi pas ce Pouliot, là. Ça, c'est une, <rire> une mauvaise gestion d'effectifs, là. Ouais, c'est avec ta est... viche aussi, hein. Ah, moi, là, je, ça me fait capoter. Donner 4 millions à ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Puis surtout, c'est qu'à long terme, il va finir par t'empêcher de signer une de tes jeunes qui va riser. Ouais, c'est surtout ça, le problème. À, à moi Charlie qui a est capable s'en débarrasser. Tu le sais Ouais, ah, mais arrêtez, là. Cha... Ah, Embarque-moi pas de Ça là, c'est le gars qui était avec les Browns de Boston, le club était bâti. Il est allé gagner, une, euh, il est allé en finale pis, euh, il a gagné une coupe. Ouh ouh ouh, reçu le succès. Pis là quand le club est en train de se planter, parce qu'il commence à se planter là, les les Browns là, ça va pas bien là. Charo est à la fin de sa carrière. Là, hop, oh, je m'en vais, je <rire> m'en vais avec les Oilers. Pis là les Oilers, tout d'un coup, ils vont commencer à gagner. Mais c'est pas de sa faute. Il y a eu le premier choix de avec le meilleur kit depuis Mario le mieux. Come on <rire> Alors ah il y a des équipes sur des plateaux. Écoute, tu fais deux fois là. C'est le Pierre Croix des années euh, 2015. Oh, mais il est quand même. Au moins, ce qui est le fun, c'est que pas fait comme McTavish. il a bougé. Il a quand même fait du mouvement euh, autant. Comme je disais, tu sais, les, les défenseurs qui étaient cherchés, c'était pas les meilleurs, mais il y a quelque chose qui est en talbot. Tu sais, il, a... il y a même le, co le coach qui a mis moi, là, Je pense que ça va être, ça peut être quelque chose qui va être bien. C'est un gars que. Euh je me souviens pas comment il a fait d'années avec euh, Accent de José, là Mais c'est le genre de coach qui prône la stabilité. là ouais. Fait que tu sais, je pense que ça peut être quelque chose... En tout cas, moi, personnellement, être un joueur de la Ligue nationale, si je m'en irais à Edmonton, je serais plus content d'y aller aujourd'hui que l'année passée. Ouais. La direction Mais a changé, les joueurs... tout le monde tout va pas. vouloir jouer avec... Euh avec McDavid euh, oui ça c'est sûr mais en même temps juste faire partie de l'équipe tu sais c'est même affaire qu'avec Pittsburgh là, dans le temps ah oh, oui ça, est, ça. Crosby est arrivé le monde était content de dans la à Pittsburgh là ben, oui. avec les jeunes qui s'en est et puis tout dans le temps elle tu t'avais le temps t'avais Malkin t'avais Crosby c'était toute une autre équipe là Là, ils ont signé du monde en épais. <rire> ça a oui. pris tout l'espace à la base salariale, Puis là, plus ils étaient plus capables de signer des joueurs qui avaient de l'allure. Plus ils se ramassent à aller chercher des gars à 800 000 pour mettre sur le premier trio parce qu'ils ont géré ça comme des caves. Bah, en espérant que. Est dans <rire> ah, C'est dur, là. ça salaire est dur de gérer une équipe. Ah, ça lui prendrait un petit coup de comptabilité sans eux. Je sais pas là, mais. <rire> ben moi je prédis un autre lockard dans pas long. <rire> Ouais. Euh. Ben d'ailleurs, il y a des joueurs qui se préparent hein, pour ça. Ben à cause des bonus. Ben oui. Je peux, je peux t'embarquer. De... Rapidement, ok. J'ai une coche à péter Tu sais, j'ai en effectif, là. Je, je sais, j'en parle souvent. Les sabres de Buffalo. Ben je m'en allais là. Hein. Je je pu... Tu peux y aller. peux te <rire> parler d'une petite équipe qui s'appelle les sabres de Buffalo. Oui, vas-y. Les sabres de Buffalo sont situés à Buffalo. <rire> Merci de cette euh, spécification. <rire> euh, cette équipe-là, met le deuxième choix the round. Let's dis, yes, cool. Ils vont, ils vont riser. Ils ont été chercher Vander Kane. Ils sont allés chercher du talent. Ça va faire du sens. Ça va être le fun. Check la ben -aller. Ils vont être compétitifs. Ça sera pas trop long. Là, tu fais comme « Ben oui, écoute, peut-être, ça, peut, euh, ça se peut, ça se peut, ça se peut, Il s'améliore, puis ouais, tu sais, ça, ça serait cool tu sais que finalement, cette équipe-là soit plus dans les bas-fonds, pis tu sais, si on reviennent à la bonne époque de Dominique Hachet qui traînait le club jusqu'à la finale de la Coupe année quand il n'y avait personne en avant de lui. Ça, ça, ça serait cool, tu sais. Et là, arrive un des G-Tata, le nouvel idiot du village. mais que il n'y a plus de job, ça en prenait un qui fasse l'équivalent. hein Il y a un bon club entre les mains, il avait fait des pas pires affaires. Et là, on s'en va signer Ryan O'Reilly. On va l'échanger, on va le chercher, on le signe. Ryan O'Reilly, je ne sais pas si lui a son cours de comptabilité, mais, un petit génie, euh, il, a, il, a, il a signé de quoi de papier. Il a signé un contrat, 7 ans, d'une valeur moyenne de 7,5 millions de dollars sur le plafond salarial. Jusqu'à là, tu dis « Ok, c'est très cher, mais c'est à peu près ça que ça vaut ». Sauf que le gars, il est pas pire intelligent. Ce qu'il a fait, c'est que chacune, chacune de ses années de contrat, dans le fond, la première année, c'est 11 millions. Bonus de signature, qu'il reçoit là, un chèque au 1er juillet de chaque année, 10 millions. L'année d'après, 9 millions de, de, de salaire, Son bonus de signature, 8. Donc, sur son contrat, à chaque année, il ne reste qu'un million de dollars à payer. Mettons que l'équipe veut le racheter, là parce que ça marche pas, parce que ils sont calf, ils ont signé un joueur trop longtemps, un trop gros contrat, un trop gros salaire, puis que Ryan O'Reilly, c'est pas lui qui a inventé le pain tranché, ils, sont, ils veulent le racheter, là. Ben, ce qu'ils peuvent racheter, c'est le 1 million qui reste en salaire, parce que le bonus à la signature, lui, il est garanti. Oh, c'est moi qui vois un problème. C'est moi qui a pas compris la guerre la Ligue moi, Nationale. Moi, être la Ligue Nationale, j'aurais refusé ce contrat-là. Pour la simple et unique raison que si tu les bonus, c'est 1 million par année. Son frère Cal Riley gagne 1.5 puis il est clairement moins bon que lui. Il <rire> euh, y, y a des problèmes dans ça parce que justement, s'il si rachète le contrat, c'est euh, le 1 million, mais tu dis combien que ça. Combien que la pénalité sur la masse salariale va compter? C'est genre 333 000? par. Pendant... C'est ça. Voilà, un siècle. C est... C est, non, mais ça, c'est mauvais, parce que si, mettons, nous, tu signes un joueur, euh, peu importe le joueur, il y a un, tu fais un guess sur un joueur, tu le signes à long terme, bla, bla, parce qu'il est quand même bien, puis qu'à un moment donné, tu le rachètes, mettons, Sémine, que c'est 6 millions dans le temps, là, en Caroline, là. il aurait fait la même affaire, la Caroline n'aurait pas été pénalisée. Puis moi, je trouve que, imagine que O'Reilly fait pas le job, puis que dans deux ans, il le rachète. Les Buffalo, là, ils sont pas pénalisés, pas en tout. Là. Ben, ils sont tout... pas riches non plus, là. Si New York avait fait ça, là, je te dirais, ah, ils font ça pour payer, ça ne les dérange pas. Puis, les Canadiens de Montréal, non plus, là, on s'entend, là, ils en font de l'argent, là. Euh, mais les sables de Buffalo, là, c'était sur le bord de la faillite, là. Ça fait, ça fait pas si longtemps, là. Puis euh, ils espèrent de riser parce que sinon, ça, euh, un déménagement, ce n'est pas impossible. En même temps, tu sais, on charge sur le contrôle de Riley. Il peut peut-être finir l'année prochaine avec 80 points parce qu'il va jouer sur le premier trio avec Kevin Durkane et Eichel. Là. Possible. Mais le problème reste le même. On est-tu obligé que la Ligue nationale, que les dirigeants de la Ligue jouent à la maman avec les DG? On est-tu rendu loin On est-tu encore là, là? en 2015, que les DG ne sont pas capables de s'autogérer, sont trop caves? pis ils font des erreurs de même, des des, des, des, des, des niaiseries de gens genre-là, on est-tu vraiment obligé que la Ligue nationale, que papa Batman, là, vienne taper ses doigts? Non, petit DG, non, on fait pas ça. Ben peut-être, pis c'est si, bien plat. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est n'importe quoi, mais je pense pas que la Ligue va faire de quoi, parce que c'est pas si compliqué à dire c'est d'un ils ont pas à faire ça puis de deux tu vas tu commencer à créer des quand je parle dis pas de mauvaises relations mais tu sais comme mettons écrire arrête de gérer mes affaires tu tant qu'à moi euh, mettons avec le je pense que c'est Tim Murray le, le déjà le frère de Brian Murray ouais ouais ouais mettons là il, il signe le contrat puis non non on refuse le contrat Ça va-tu commencer à tout le temps faire des refus de contrats Ils vont-tu -il rentrer dans les contrats Puis Je pense qu'on enfin, pas qu'ils n'ont pas le droit, mais tu sais, les... je pense que ça, ça regarde plus la NHL pour les. Je pense que c'est plus eux autres. Hein, je pense qu'ils qu peuvent rentrer dans le, le, le côté administratif des contrats ou quoi que ce soit. Ou... Ben la ligne nationale, c'est un, un bras de fer entre les deux. C'est comme un propriétaire d'entreprise versus son syndicat. C'est exactement ça. Euh... Mais tu c'est parce que moi, je, je regarde cette situation là. là. Ryan O'Reilly, c'est... OK, là, c'est des sables, c'est un club, là. L'année prochaine, là, euh, t'as un gars, là, qui s'appelle Steven Stemkos, là, qui est du bret-signé, là. C'est la dernière année de son contrat, il tombe UFA, là. Mettons que le Lightning de Tampa Bay décide d'y offrir euh, 11 millions de dollars par année pendant, euh, genre, 15 ans, là, Mais qui donne 10 millions en bonus de signature. Ça a t il de l'allure? Ça a t il Ça a-tu du bon sens? Parce que ça va se copier, cette affaire-là. Lui, il a eu le coup de génie. là. C'est lui le premier qui a, qui a pensé, là, O'Reilly. Mais les autres vont, vont vouloir faire ça. Ouais, non, c'est ça va sûrement créer un précédent. Pis... Là, s'il y a un lockout, tout ce beau monde-là est payé pareil. Est-ce que les bonus de signature vont être payés quand même? Ils n'auront pas leur salaire, mais ils vont avoir ça. Fait que les joueurs, les grosses vedettes, auront juste avantage à étirer le lockout le plus longtemps possible pour être payés sans avoir de risque de blessure. Non, c'est vrai. C'est. Puis en même temps, si mettons là, ils font quoi cas et qu'ils signent, ils s'en aillent jouer dans KHL parce que c'est leur temps, les bonus sont payés pareil. Je ne sais pas. Ça, il faudrait, euh, faudrait, faudrait... Mériter, là comment est-ce que le contrat est structuré. Là, mais C'est parce que je vois ça. Tu sais, Moi, ce que je vois, c'est un cas qui vient de changer à la game. La parce Ligue nationale, ça ne sera plus jamais la même affaire, là, les contrats, si on laisse ça passer à l'avenir. Pis en même temps, on vient d'en de, laisser un passer. Pourquoi que les autres seraient refusés? Ben, ça peut être le cas de l'exception. Tu sais, comme étant, tu le fais pour le premier, tu le fais pas pour le reste, tu sais. Tu comment je peux te dire, la Ligue s'est sûrement penchée là-dessus, là. Pis on fait genre, hey, regarde, on peut pas vraiment rien faire parce que d'un sens, ça contourne pas nécessairement quelque chose mis en place. Mais là, on, on crée une close pis les prochains, que ça marche pas. Mais pour créer une clause, faut que tu t'ailles l'aval des, euh, des commissaires. Ça, c'est les DG de la Ligue nationale. Euh, en fait, les propriétaires de la Ligue nationale, font faut que les, les, les DG acceptent en terrine. Il faut que la, la, la, euh, NHLPA accepte aussi. C'est loin d'être fait. Là. Ça, ouais. je te dis, c'est un gros bras de fer. La Ligue nationale a comme pas de temps le contrôle que ça C'est euh, sur sa destinée. C'est okay, -ce ouais. ça pour dire que moi je, je vois une bombe qui est là, là. C'est quoi en dormance, là, puis ça va exploser tantôt. Là. Bon, on ouais. va se ramasser dans la merde avec des lock qui auront plus de bon sens parce que tout le monde va avoir été trop cave pour s'auto-gérer comme du monde pour prendre avantage de la situation on a un... tu sais tu prends de la main, là, puis tu le règlement ouais, juste à côté tu juste, juste, juste à côté s'il n'y a personne qui doit c'est correct mais si tout le monde commence à le faire c'est là que ça finit par déraper ouais en tout cas j'espère que ça va être un bon guess pour eux autres que ça feront... ça créera pas d'autres cas similaires mais en même temps Force est d'admettre que même si euh, le, le cas de Riley a fait jaser, ça a quand même amélioré l'équipe de Buffalo. Tu vois tout ce que je mange ou est-ce m'en Oui, je comprends que euh, je comprends que le DG s'est dit ah j'ai un bon joueur, je peux prendre l'avantage versus les autres équipes. Ça va me permettre de signer ce gars-là. Puis je suis pas une destination de rêve là. C'est plate là, mais les joueurs ont leurs préférences puis c'est ça que ça me prend pour pour l'attirer comme à Montréal il y, y a une coupe d'années il y avait la clause Montréal il fallait que tu, tu rajoutes une coupe de millions euh, en salaire au gars non les UFO ils venaient pas il y, y a ça ben, la, clause, euh, la clause Buffalo de, ça doit être de payer en bonus de signature pas de je... ah, mais tu sais on s'en tu regarde le club on, on dit que les Oilers se sont super améliorés Buffalo c'est quand même aussi amélioré là, avec O'Reilly uh Evan Hurking ça a été fait l'année passée euh, Bon peut-être que dans les moyen mais tu sais ils, ils ont été chercher un bon coach en, en Dan Baid's ils ont été ils ont été ben, pas signés repêchés euh à Fait que tu sais Hey euh, euh, juste une petite pause. Euh, Je viens de euh, faire l'option Buy It sur le, le site General Fanager euh, qui est un site qui est un petit peu comme NHL Number là, euh, a les contrats. Puis on l'option pour faire comme si tu rachetais le contrat. Le contrat de Ryan O'Reilly, tout ce qui est bonus de signature compte sur la masse salariale pareil. Donc, oh, mettons, ouais, donc si tu rachètes le coût de ton ton, ton, ton buy-out ça serait genre 166 dollars par année. Ce que tu sauverais en masse salariale, c'est 833 000, mais ce qui reste comme capite, même si tu le rachètes, c'est genre 6,6 millions. Ah, fait que ça va, bah, ça va Fait c'est une que... moyenne de 7.5, il te reste 6.6, ça vaut même ça vaut pas la peine de le racheter. Okay, tu sauves à peu près un million. Là. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Ben, c'est une bonne nouvelle pour le joueur. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe. Ben, c'est ça. Moi, c'est parce que d'un sens, c'est ça. Je veux pas que l'équipe prenne avantage là-dedans. Tu sais, à... si mettons le contrat n'aurait pas compté à ce point-là dans la ma masse salariale parce que tu le rachètes, l'équipe s'en serait foutue. Regarde, on va le faire pour tous les joueurs, tu sais. Mais si ça compte vraiment, là, c'est encore c'est du moment d'effectif, c'est comptable. Tu peux pas prendre le risque à ce point-là, même si tu es donnes un bonus. C'est sûr que le joueur est plus protégé parce que s'il y a quelque chose, il y a quand même des bonus de signature et il est payé. Tout, tout. Mettons qu'il y a un lock-out. Là. Mais ça prouve que l'équipe... Que le DG est vraiment idiot, là. Il s'est vraiment oui. peinturé dans le coin, là. Oui, effectivement. Non. C est, c est... As raison JP. L'argument final, c'est ça. Il s'est peinturé dans le coin puis c'est un gars. Bon. Ouais. Ceci étant dit, continue. <rire> ben, c'est ça. Bufflow, je trouve que se sont quand même améliorés. C'est sûr que peut-être juste. On s'entend là, Chad Johnson puis Robin Lennair, tu gagnes pas de coupe cette avec ça. Mais je euh, Je dis pas que Buffalo sont je gagner à coupe, là. Mais euh, tu sais, c'est peut-être juste ça. À la défense, c'est correct Bogosian qui d'après moi est probablement leur meilleur euh, défenseur parce sinon t'as pas des gros noms à la def mais c'est pas euh, Georges qui va, qui va faire ça, ça c'est sûr non vraiment pas mais il est quand même correct c'est il est pas assez... c'est vraiment la mon petit Georges là, il est... Ouais il, il, a, il a pris ça balle. <rire> il a pris ça mal mais non je pense que ils sont clairement en reconstruction Euh, bon, c'est ah, en même temps, ils ont, là, ils ont pris une shortcut. Là. Ils ont fait une coupe de trade pour aller euh, pour euh, shortcuter la, la, la reconstruction. D'aller chercher des O'Reilly euh, puis des Kane, c'est clairement pas une reconstruction à 100%. Là. Non, c'est pour attirer aussi peut-être d'autres joueurs. L'année prochaine, mm -hmm. si ça va mieux, il y a peut-être certains joueurs qui disent Hey Buffalo, ça a l'air cool, j'ai le goût de faire partie de ça, moi, là, la remontée de l'équipe, Euh, sinon, il y avait une autre équipe aussi qui m'intéressait euh, pour euh, l'amélioration qui n'ont pas fait autant de mouvements euh, que ça mais un mouvement en particulier qui euh, je crois va être très bénéfique pour l'équipe c'est euh, Pittsburgh avec euh, l'ajout de Phil Kessel parce que Phil Kessel il euh, y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas parce qu'il joue à Toronto il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas parce qu'il a l'air d'un d'autre qui mange de poutine à 3h du matin à chaque soir mais... <rire> C'est un look, ça, c'est... ok. Ouais. Je connaissais pas ce look-là. C'est... ok. Mais euh... Honnêtement, est-ce que tu es capable d'imaginer un premier trio Crosby au centre, Kessel à droite, puis un Markin à gauche, mettons? Ben, je, je suis capable d'imaginer. Je sais que ça va aller vite. Le, le problème, c'est que si eux autres, ils marquent pas, les autres trios ne vont pas être de le faire. Ouais, peut-être, mais... <rire> ça devient vient vite pas à peu près après. là. Euh, mettons, là on s'entend que Phil Kessel a euh, connu des Christie de bonne saison, pareil. Oh oui, c'est une élite, là. Tu sais, ce gars-là, il euh, a le compas dans l'œil euh, solide. Tu 2013-2014, 80 points en 82 games avec une équipe qui allait nulle part. L'année passée, 25 buts 61 points. On sentait qu'il y a eu une espèce de gros creux de vague un moment donné. Mais ça, c'était à Toronto puis tout le monde était dessus un moment donné. Je pense que ça doit ses épaules. C'est un peu tannin, oui. Mais 61 points, pareil. Je de même, c'est assez proche de notre meilleur joueur. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune saison en bas de 50 points depuis 2008-2009. La saison du lockout, 52 points en 48 matchs. Tu sais je veux dire Ah, c'est un top là tu t'ostines pas là Si tout ça était ton tour Imagine à Pittsburgh avec un Crosby au centre qui va te faire des passes sur la palette <rire> C'est le fun de les jouer des BMPLIF. Des Qu'est-ce <rire> euh, que tu dis ça? Que les musées <rire> sont réelles. Ah, ben, sont assez dégueulasses, c'est okay? <rire> quoi euh, Non, mais pour vrai, j'imagine très bien une saison de 50 buts euh, par Kessel. C'est, d'après moi, l'année prochaine, voir 100 points à Pittsburgh. Là. Facile. Encore là, ça peut se planter et je peux être dans le champ solide. Là. Non, non, je pense que oui. Là, je... puis en même temps, ce qui ce ce ce est merveilleux, c'est que tu peux le mettre avec Crosby au centre. Puis il y a un ailier gauche bâtard, le genre Kounitz. Bon, non, je ne euh, bon, peux pas faire. Ou encore. Ouais, non, je sais. <rire> Et tu peux l'essayer avec Markin. Tu sais, t'as plusieurs options. tu as deux trios sur lesquels tu peux le mettre avec un centre qui a vraiment de l'allure. Donc, les, les, les options sont nombreuses. Puis oui, euh, tu as des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Mais encore là, c'est une question de. Euh, tu sais, de management de.. de... De contrat puis de, de, de, de place euh, sur la masse salariale. Le gars, il coûte, euh, il coûte quand même 6,8 millions sur la masse salariale, puis c'est une équipe qui est déjà, euh, qui est déjà serrée. Euh, sont à une blessure près de ne pas être capable de mettre un énigme complet. non ah, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que on s'entend que l'été n'est pas fini. Euh, que mon ne peut encore changer d'adresse. Que mon trade peut encore tenir la route. <rire> euh, J'oubliais ça. C'est quoi déjà? C'était fou calé! Oui, oui. T-Nordi, choix de première ronde bon ok, ça tient moyennement la ronde parce qu'on n'est plus notre premier choix mais l'année prochaine mettons puis tu peux quand même rajouter un bon prospect avec ça bon ok, le, le trade à GS était beaucoup meilleur euh, <rire> en donnant Sherbac ou euh, quelqu'un d'autre, mais quand même euh, non, je pense que je serais pas sûr parce que je me souviens qu'on a déjà parlé de ça mais à un moment donné, Kessel, euh, je pense qu'on avait lancé ça sur Facebook puis Kessel pourrait aller à Pittsburgh, pis toi qui non, tu peux pas avoir un contrat comme Malkin et Kessel à la même place. Il y en a un des deux qu'il va falloir qu'il change c'est quelque chose. Moi, je pense encore que c'est ça, là. Ben, si tu es capable de mettre que... un aliment complémentaire qui fait du sens, Je pense que t'as raison, puis d'après moi, euh, pas mal sûr que même s'ils disent qu'il n'est pas disponible, il est disponible, c'est juste qu'ils attendent la surenchère. Le fameux phénomène. Ouais. Le contrat de Malkin qui se termine en 2022 à 9,5% à masse salariale, Et il y a 29 ans déjà. Imagine ah, une équipe, je ne sais pas jusqu'à quel point le risque en vaut la chandelle. Je ne sais ça? pas. Mais imagine une équipe comme... Euh, attends, je sais pas, les Oilers. Ouais. Qui se disent, Hey, Tom Hokkien, va le prendre. Tu veux tuer Léon Dreysal, tu veux tu un autre jeune? Euh, ça, ça, je... prend, ça prend Léon dans le dans deal, ça c'est sûr. Ça un fait... shot de première ronde. Puis peu importe, s'il veut quelque chose, uh, let's go. Mais à part avec David uh, Burley, Hall, uh, je pense que t'es correct. Hein? Tu peux prendre ce que tu veux. <rire> Il y a moins de jaser, ça c'est sûr. Mais les DG n'ont pas le courage de faire des affaires de même. Ouais, j'avoue. Tout des DG ah écoute on ferait une bonne école je t'embaucherais au m'assistant tu dois être bon pour aller chercher des cafés toi tu... c'est chiant ça <rire> justement ce sera pas long euh, faut que je cherche aller chercher mon café ah ouais <rire> <Si>. <rire> on est tel porté où tu habites euh, proche de Gatineau <rire> ouais, je suis rendu à Gatineau là. ah c'est vrai tu es à Gatineau ouais, je suis déménagé je donnerai pas l'adresse là, mais euh, je suis rendu à Gatineau fait que si vous passez dans le coin faites-moi signe ça va être euh, on va essayer de se croiser ça serait vraiment sympathique donc ceci étant dit euh, t'as-tu d'autres sujets Euh, ben, tu peux y aller avec le tien. Je vais penser au mien. Ben, je pense que j'en ai un. Ben, moi, j'ai pété ma coche sur Riley. Euh, je suis vidé. là J'ai fait le taux. Ben bon, on va parler des, nouveaux, euh, des nouvelles règles qui sont rentrées. Je connais pas toutes, OK? Je veux juste qu'on survole parce que ça vient de me flasher dans la tête. OK. Il parlait d'un 3 contre 3. Oui. En overtime. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je commence à me demander si c'est encore du hockey. <rire> <rire> À vous, vrai, là. Je veux bien là, que c'est un réponse. sport. Non, mais je comprends là, que c'est sans être un sport d'équipe. Mais normalement, ça joue à 5 contre 5. Quand est-ce dans la vraie vie, tu vois du 3 contre 3? Ben, quand la personne a bien ben titre dehors à pied. Non, non, non, non, de... ben, dans la ligne nationale, as tu as déjà vu ça, une situation où est-ce que tu as deux pénalités mineures des deux bars et tu joues à 3 contre 3? Jamais. Jamais. Jamais. Là, tout d'un coup, ça, ça va être plus la norme que des tirs de pénalité. Que des tirs de pénalité qui existent depuis. Écoute, je connais pas la date exacte, là. Euh, je ne suis pas historien du hockey, mais c est, c est, ouais ça fait longtemps, là, que le... le... Non, ça, c'est moins du hockey. Le, le tir de barrage, c'est moins du hockey que du 3 contre 3. Parce que c'est ça, la raison, là. Ah, oh, mais ils gardent quand même les tirs de barrage. Après la période de 3 contre 3. Ouais, mais ça commence à, être, euh, commence à être loin dans le temps, là. Je dis dans un match, ça commence à... Si, ça après une période de prolongation à 4, une période à 3, après ça, les tirs de barrage commencent à être longs. là. C'est sûr. Moi j'aurais mis j'aurais gardé un 4 contre 4. À la limite. Ouais, oh ouais ça je suis correct avec ça. Ça, ça se voit dans le hockey. Dans une game normale, ça peut arriver. Moi je suis pas trop avec ça. Puis je trouve en plus que les tirs de barrage, c'est le fun pour le spectateur. Je comprends que les équipes ils disent Ouais, mais là, ça va pas, mais on veut gagner ou on veut perdre à cause de nickel et c'est un travail d'équipe. Je comprends là. Mais c'est une business. C'est une business qui a besoin de l'argent des fans pour pouvoir continuer à exister. S'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de business. Ouais. Non, c'est clair. Moi, en fait, je, je, je changerais juste le système de classement. 3 points Trois points de victoire normale. deux points en prolongation, puis un point en, en tir de barrage. Pas fou. Même formule, tu as juste changer les points. Il euh, y des défaites qui donnent des points. là On va enlever ça, hein? Moi, j'enlèverais ça aussi. C'est... Trois, une ouais. victoire normale. Deux, une victoire en prolongation et un en, en, en tir de barrage. J'aime ça. Tu vas, tu vas essayer de la finir ta game en tabarouette à ta troisième période. <rire> Parce que une victoire qui vaut rien qu'un point, ça serait pas en tabarouette pour une équipe. Fait qu'elle veut pas se rendre là. J'aime ça comme principe. C'est Au lieu de changer de 3 contre 3, je pense que c'est ça que tu devrais faire. et euh, À la limite... Ramènerais tu ramènerais-tu les nuls? Non. Non? J'avoue que c'est un tir de barrage. Ça n'arrivera jamais. Oui, c'est ça. <rire> mais euh... mais moi, 3 contre 3, non. Tire de barrage, oui. Mais, mais 4 contre 4 avant, là, ça, ça, ça j'ai pas de trouble. Puis j'aime ton idée. 3 points de victoire, 2 en prolongation puis un en tir ah. de barrage. Moi, j'embarque. Je voudrais, euh, je vais peut-être me mettre là-dessus ou peut-être pas parce que je ne prends pas d'engagement. Mais quand même, rechecker <rire> Re les vieux classements avec euh, les, les, les 10 points, le, ma, ma méthode de classement. Ça se peut qu'il y ait des années qu'il y ait des équipes qui n'aient juste pas fait les séries. Ah, ça se peut, ça. Ça se peut être pas mal même. Parce que des équipes là, qui euh, faisaient les séries avec genre 20 victoires en prolongation, ça peut changer de quoi? Ah partie. non, ça, ça ferait une différence, ça c'est sûr. Pas mal convaincu. Sinon, euh, autre règlement, y avait tu d'autres choses Euh, non c'était vraiment lui que je voulais venir en... parce que moi tout je trouvais que c'était pas du hockey tu, tu m'as juste volé les, les mots par dessus euh. <rire> Mais quand tu vois c'est parce que toi pis moi là on est comme logique dans notre vision du hockey ben je pense là peut-être que quelqu'un me dirait qu'on est des caves puis que ça, ouais ça se peut qu'on soit des caves aussi là, mais <rire> <rire> mais tu sais que je trouve ça tu sais on a un peu la même vision on a un petit peu la même logique sur le hockey Puis moi tu sais du 3 contre 3 ça existe pas dans le hockey normal tu l'inventes tout d'un coup. Parce que des tirs de barrage, c'est plate, là, mais ça existe dans la vraie vie. Il y a des tirs de pénalité, là, ça se fait dans une game. C'est rare, mais ça arrive. T'sais. Autant que des tirs de barrage, en... après une prolongation à 4 contre 4, vont être rares. Moi, ça marche. Mm. J'y étais de même. C'était mon, mon processus de réflexion. Puis, euh, regarde, on est pas mal le même si on arrive à la même réponse. C'est surtout, imagine en série 3 rondes droits en série euh, euh, là actuellement en série y'a pas y a pas de tir de barrage puis on continuait à 55 tout le long est-ce que là c'est encore le cas euh, ouais ça je pense qu'ils ont touché mais imagine ça arriverait mettons euh... mais encore là on jase là. c'est quoi la différence dans une game de saison puis une game de série pourquoi que tout d'un coup les règlements changent c'est pas censé être le même jeu ça devrait tu pourrais encore laisser les 20 minutes Premier qui score, score, c'est tout le temps à 20 minutes. Oublie ça. Pendant qu'il score. ça va des espèces de matchs. C'est parce qu'il va refaire la, la glace, là, ça permet d'avoir une pause euh, télévisée. Ce que, que, que, que, que, que, que, que je peux comprendre. Dans le fond, ça revient pas mal au même. Là. Euh, mais moi, j'ai de la misère avec le fait qu'on change les règlements saison versus série. T'sais. Quand tu arrives au baseball, là, mettons, il là, n'y a pas vraiment de prolongation. <rire> ouais, ben il y en a là, mais c'est des manches là. mais mettons là, tu arrives t es en dixième manche c'est égal, c'est 1-1 là. Il y a quelqu'un qui frappe un coup de sacruit. Tout d'un coup, il donne pas deux points là. <rire> non, c'est juste ça, ça reste un point là, s'il y a un gars qui fait le tour puis s'il y a d'autres monde c'est c'est buts, ben ils vont faire le tour, c'est un point par personne. En, tout d'un coup en prolongation, c'est pas le double de points là. Tu joues pas avec trois gars de moins dans le champ là. Le lanceur, ça... il lance pas de la main gauche, tu quoi, en prolongation, là. Ça serait drôle, ça. Mais non, mais tu, tu comprends, pourquoi tu changes d'arrêt de la main en, en, en série. Tu Je comprends pas, je, je, je... Ah, je... Dans la série mondiale, tout le monde tire son bâton à l'envers. On, on frappe en tenant le gros bout dans ses mains, puis on frappe avec la peau, là, tu sais, de, de du bout, <rire> Non, tu sais, c'est pas le même, là. Non, c'est vrai je comprends pas non plus le soccer en série il change le ballon pour mettre euh, un ballon de football à la place c'est carré là ça joue en écœurant non c'est fait non, non c'est la même game là je, je comprends pas je éclaire moi Jerry éclaire moi je peux pas t'éclairer je comprends pas plus ah oh, Batman Talix si tu croches on le savait <rire> <rire> um... oh, c'est juste un autre raison qui fait qu'on le sait pourquoi Jerry Je pense que ça fait le tour euh, du show. Euh, écoute, on a un petit peu plus qu'une heure. C'est parfait, ça, euh, pour le recap de l'été. Je veux savoir en terminant. Dernière petite question. Penses-tu que Benjamin a fini son travail? J'aimerais dire non, parce qu'il essaie de shipper Emeline et Dernay, mais je pense que oui. <rire> <rire> C'est un, un peu de ton avis. Je pense que qu'il euh, préfère un package genre Desarnais, Emeline, Tinwardy puis aller chercher d'autres affaires. Oui, mais en même temps, tu donnes quand même environ euh, 9 millions de salaire. <rire> ouais, faut que tu reçoives 9 millions. Ça, c est, c est, ça se fait. Ouais. Bye, Malkin. Écoute, <rire> euh, c'est réglé. <rire> La boucle est bouclée. <rire> euh, sinon, ben écoute, euh, moi, je suis pas mal de ton avis aussi. Je pense que c'est pas mal terminé. Ça va aller au, euh, au camp de développement puis les camps d'entraînement pour voir euh, s'il y a quelqu'un qui est capable de percer. Euh, dans les espoirs de l'équipe, qui tu penses qui est capable de, de, de, de voler une place Oh, shit. Euh, ben, j'aimerais dire Shareback, Comme ça, ça me donnerait raison du premier show qu'on a fait. <rire> Et que je disais que l'année prochaine, donc euh, la prochaine saison, il, euh, il serait dans l'alignement. Fait que j'irai pour Sherbac. Encore là, je l'ai pas vu jouer euh, pour le camp d'entraînement. Mais l'année passée, il y avait eu quand même des mini-flamèches. Fait que... Non, j'ai hâte. Moi, je... je... C'est pour le gars, okay? C'est un, un, un bonhomme du Québec. Il a du talent. Il est petit. Il a toujours fallu qu'il se défonce. J'aimerais ça que le gars ait son, son highlight. Là. Tu sais qu'il pousse vraiment puis qu'il oblige l'équipe à y faire une place. Moi, c'est donc. J'aimerais ça pour le gars. Je, je, je trouverais ça le fun. Quitte à ce que, comme il n'y a pas vraiment de place dans l'alignement, qu'on puisse l'échanger changer et donner une chance ailleurs euh, par la suite. Mais j'aimerais ça que ce soit lui qui, tu sais, flamèche, puis que ça fonctionne bien. Il a super bien performé l'année passée dans américaine. Fait Enfin, tu sais, pour le gars, le côté humain de la patate, j'aimerais ça que ce soit Udon. Mais euh, je pense que les chances sont assez minces. Ouais, moi, je pense que mec McCallum a plus de chances que Udon de... Ouais, dans le type d'alignement qu'on a, ouais mais je suis pas sûr mais Karen je pense que ça va y prendre du temps dans la ligue américaine mais Karen moi je suis pas sûr que ça va être le phénomène de il va y aller dans la ligue américaine il va ouais, remonter ouais. ça va marcher un peu jusqu'à ce qu'il leur drop puis quand il va remonter c'est parce que ça va être ça va être final bâton là là Jerry là, on va, va, va t'apprendre de quoi là tu fais des prédictions un an en avance pis ça ça marche pas tout le temps Là, t'es rendu avec une prédiction là, genre, qui s'étale sur 4 ans. <rire> molo, ah ouais, molo hey. ces prédictions, mon Jerry. <rire> J'ai failli l'avoir, moi, le 53 <rire> buts de Patcher Alley. <rire> T'as failli, failli. <rire> euh, bon. Écoute, si le monde veut te jaser et te retrouver sur le web, comment est-ce qu'ils font ça? Euh, plusieurs façons. Il y a Twitter, at godboo 25 Sinon, euh, Facebook, Jerry Godboo. Fais juste m'écrire que vous me connaissez dans jeu. Fait que ah, on va ouais, ouais. jaser de hockey. Ouais, ouais. Mais sinon, euh, En général, c'est pas mal ça. J'ai un compte Instagram, mais euh. Je poste euh, presque jamais de photos. Mais sinon, euh, je suis quand même suivable là. Je le seul qui comprend pas pourquoi on a besoin d'Instagram dans la vie. Euh, avec Facebook, Twitter, Tu sais, Wetter, euh, tu peux mettre des photos partout. Pourquoi tu as le place spécifiquement? Est-ce que je comprends pas? Bah, en tout cas. Mais sinon, euh, Aussi, nouvellement, je vais en parler vite fait. Si vous voulez jouer euh, au Xbox à NHL 16 euh, dans la SHL, parce que euh, je vais jouer pas mal à ça l'année prochaine. Dans... <rire> J'ai essayé le bêta, c'est pas mal nice. Ah ouais? Quelques petites affaires à changer. Hey, mais... dis-moi, euh, euh, mini-critique, bêta euh, 101, qu'est-ce euh, qui est que de plus, qu'est-ce qui est que de moins, qu'est-ce que ça donne, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, en fait, ça donne pas grand-chose de plus, c'est juste c'est vraiment une bêta. Euh, Puis ce que j'aime du fait que c'est une bêta c'est qu'ils prennent beaucoup de feedback des fans euh, oh. et euh, ils, ont met, ils ont même fait une mise à jour récente de la beta ok donc mais la sais. game là ça joue -tu mieux y a -il des affaires que as ben, remarqué que le jeu est un petit peu plus fluide euh, je te dirais que le, le gros gros changement c'est les goalers okay. euh, ils ont changé carrément les contrôles au complet pour le goalers ben au complet on s'entend la base est encore là mais ils ont... qui, qui jouait ben moi des fois je le faisais ah, en ouais, piédro okay. c'était quand même tough. moi j'ai essayé là euh, le, le but c'est de te mettre face à rondel puis d'espérer que le goaler va réagir par lui-même parce que c'est pas contrôlable ben c'est ça l'affaire, c'est que ça il réagit plus par lui-même okay. Tu as, as beaucoup de combinaisons de boutons pour vraiment te placer comme qu'il faut oh, euh, c'est quand même faisable mais c'est de la pratique en fait ça va donner un nord euh... <rire> <rire> mais sinon en tant que tel le jeu est plus fluide certains tu sais le, le ballon bouge mieux euh, c'est vraiment C'est comme là, j'ai la, la bêta, je l'essaie avec des amis, puis j'ai. J'étais pas là. Je suis pas un ami. <rire> ouais, non, je <rire> Mais non, c'est bien, tu sais. C'est joue ta position, euh, fais tes affaires. C'est sûr que la création de joueurs est vraiment euh, améliorée. Euh, beaucoup de trucs. C'est sûr qu'il y en a qui disent, ils ont des gogos, on s'en fout. tu sais, euh, la barbe c'est un ajout. As beaucoup, beaucoup plus de faces. Euh, les bâtons, as les... tu peux mettre des caches-oreilles genre sur ton casque, tu peux changer ta... la... La... la visière, tu beaucoup plus de choix, euh, tu peux taper ton bâton de haut en bas à la caisselle, euh, le bout de ta lampe, tu peux as vraiment plein de modifications que tu peux faire, même des, des cache pieds pour tes patins, pour quand tu as soit des rondelles. Tu sais, tu peux vraiment modifier ton personnage, moi ça je suis un, un fan un peu de tout ça la création de, de personnages dans un jeu vidéo fait que ça j'ai vraiment accroché là-dessus okay. euh, sinon en tant que tel c'est sûr que c'est vraiment euh, je suis content qu'il y ait ramené ce mode-là puis il y a de l'air vraiment mieux euh, plus dur aussi à jouer euh, les passes sont plus tough à faire euh, Et je trouve que il y, y a beaucoup de monde qui chialent parce que justement il est plus tough mais en même temps c'est du hockey fait que tu sais je ne sais pas euh certaines petites affaires faut que tu t'habitues faut c'est à force de jouer je pense que tu deviens meilleur puis en même temps tu, sais, tu joues avec deux autres personnes c'est des humains c'est différent de jouer contre l'ordinateur ouais, ouais. je pense que le jeu va valoir la peine euh, quand même faut... moi je suis un fan je, dire, je pense que c'est le jeu que je joue plus euh, c'est bien King je pense au-dessus de 800 heures de jeu c'est pas plus que ça <rire> tu sais pour moi c'est un investissement ça vaut la peine puis surtout avec les nouveaux modes qui s'en viennent dans le jeu complet qui va être mieux. Euh, non, pour vrai, j'ai vraiment hâte. Je serais même prêt à faire une critique sur le hors-jeu pour le jeu. Euh. Ah, ben oui, ben oui. Ben oui, on fera ça. Fait que, euh, non, c'est... mais que ça sorte, euh, c'est sûr que je vais en reparler pour le jeu complet, mais la bêta, à date, euh, c'est correct. Là. Octobre? Le jeu sort en septembre. Septembre. Ok, Ça sort le 15 septembre, mais je sais pas quand je vais l'avoir parce que je me le fais shipper par Amazon. Fait que... Euh, <rire> on verra, mais c'est sûr que ça va être dans les proche. Euh, pas un des premiers shows, là, je vais en parler. Bon, ben parfait. Euh, sinon, ça faisait le tour. Euh... Ah non, tu as des projets doués sur le web? Oui, en fait, je suis dans un autre podcast qui est Les Geeks sont parmi nous. Euh, où qu'on parle vraiment de culture gay qu'en général, là, on fait des nouvelles puis des trucs comme ça, on jase pis des fois on déconne, des fois c'est pas super sérieux mais c'est pas c'est cool euh, non, pour vrai, c'est euh, si vous faites une raid en char il euh, y a des chances que vous riez euh, sinon, euh, je suis aussi où j'en parle à chaque fois, je sais que j'en fais plus vraiment, mais euh, on va refaire Tu gardes euh... les canaux show, juste, juste <rire> au cas. C'était ma case Oui, non, je sais. <rire> les autres fanfilms films sur Podcast et Gumballun, euh, probablement qu'on va en refaire bientôt euh, si la malédiction euh, nous lâche. Ouais. Mais sinon... <rire> euh, si de faire ça, euh, l'Internet lâche, l'électricité déplace... Ah, c'est dégueulasse. Mais en ce cas, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais justement, avec les, les, les congés que j'ai pas eu le temps de rien faire, je occupé Mais euh, ça, ça va s'en aller. Sinon, non. tout tombe. On t'en joue comment? même? Euh, ben, euh, via Facebook j'ai Gagné, euh, vous me cherchez. Dites-moi un petit peu comme Jerry, là, que c'est via hors-jeu, que, que vous voulez jouer au hockey. Moi, j'embarque. Euh, sinon, sur Twitter, euh, je suis pas très présent là-dessus, mais euh, je reçois une notifications. Fait que si vous me taguez mal les ça c'est sûr. Euh, sinon, ben euh, le podcast Réalité Augmentée que j'anime avec euh, mes comparses Luc Desormaux et Daniel Carussell euh, qu'on fait à chaque semaine et euh, on a bien du plaisir à euh, réalité Hog sur Twitter et euh, Facebook Réalité Augmentée cherchez-nous. Euh, sinon, ben, pour il euh, y a bien sûr Hors-jeu. Vous pouvez communiquer avec nous via euh, Twitter hors -jeu -podcast et sur Facebook Hors-jeu euh, podcast. C'est Hors-jeu, bien sûr, tout dans un même pain, tout dans un mot. Or, pas d'espace de, jeu là, tout ensemble. Tout d'un pain. Parce que nous autres, la Française, on la manipule comme on veut. <rire> c'est ce qu'on est de même. <rire> <rire> voilà, c'est ce qui fait le tour. Merci, Jerry. Merci, Jubé. Merci à vous, les auditeurs. Et on se dit à la prochaine dans un autre épisode de hors-jeu. Ça devrait être pas loin du début de la saison. On ne veut pas faire de promesses, là, mais ça devrait être pas loin du début de la saison. À, à moins qu'il se passe de quoi. À moins Il y a eu une bombe, genre Molkin à Montréal, on va faire un show spécial, euh, c'est sûr. Ça, c'est une promesse. <rire> Les chansons minces. <rire> <Hey! rire> on fait une promesse. Salut tout le monde. Ah. Bye bye.